Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Le LICOM trouve urgent que les protagonistes dans le conflit burundais parviennent à un accord politique pour s'atteler rapidement aux questions de développement. Car, explique-t-il, l'économie du pays n'a fait que reculer ces dernières années. De son côté, le président de l'organisation Honelope estime que les personnes poursuivies par la justice ne devraient pas prendre part aux négociations. Et à partir du mois de mars l'an prochain, les radios ne diffuseront que des chansons autorisées par l'amicale des musiciens du Burundi. Ainsi en a décidé le Conseil national de la communication. Le vice-président du CNC explique qu'il s'agit de protéger les droits d'auteur et les droits voisins. Et un jeune homme du nom de Nyongabo Claude est dans les mains de la police à Matana en province de Bururi depuis l'après-midi de ce dimanche. Il a été arrêté alors qu'il vendait des vaches qu'il gardait pour son employeur. Voilà pour les grands titres. Eric Ouimana assure la mise en onde de ce journal. Captez Izinganilo. Écoutez la différence. Rebonjour. Il est urgent que les protagonistes dans le conflit burundais arrivent à un accord. C'est l'avis du président de l'OLICOM, Gabriel Rufiri conseille à tous ceux qui prendront part au dialogue externe qui vient d'être relancé par la médiation de s'atteler rapidement aux questions politiques qui les divisent afin de consacrer plus de temps aux questions de développement car, dit-il, l'économie du pays n'a fait que reculer ces dernières années. On l'écoute. Nous voyons que même dans un mois, si serial, c'était volontaire, on pourrait avoir quelque chose. Parce qu'il est extrêmement urgent qu'il y ait un accord. Une feuille de route qui va nous faire avancer, parce que le Burundi est en train de retirer au point de vue économique et social. Et dis-moi à tous les niveaux, c'est pour cette raison qu'il est extrêmement urgent que le Burundi puisse avancer en premier lieu par cet accord. Pour les parties en conflit, Rolico demande toujours de ne pas pousser euh, à l'extrême. Mais euh, nous demandons à ce que euh, chacun utilise le principe de gagner-gagner et non le principe de gagner-perdant. Nous voyons que euh, chaque parti veut montrer que l'un est l'ennemi de la République, est l'ennemi du pays, et l'autre n'est pas l'ennemi du pays. C'est un constat que nous voyons. Chacun veut euh, montrer qu'il est qu le pays plus que l'autre. Mais loin de là, euh, il n'y a aucun étranger parmi toutes les parties à conflit. Tous, ce sont des Burundais. Sûrement, nous leur demandons qu'ils abandonnent cet esprit de pousser à l'extrême, mais plutôt d'aller euh, da euh, dans la logique de la Il faut qu'ils s'inscrivent dans la logique de la paix parce que le Burundi aujourd'hui, c'est le premier pays le plus pauvre du monde. Donc, comme c'est le Le premier pays le plus pauvre du monde. Euh, vous comprendrez que les questions urgentes, les questions importantes, c'est d'abord de s'entendre euh, sur euh, ces questions que les, les politiciens ne parviennent pas à s'entendre, mais ensuite de voir comment relancer l'économie burundaise. Parce que demain, euh, ça serait très difficile de relever euh, l'économie qui est devenue très moribonde carrière Fieri, président de l'OLICOM. Et l'organisation onelope se dit favorable aux négociations interbourrondaises. Cette réaction du président de cette organisation intervient après que le médiateur ait annoncé sa visite au pays pour rencontrer les autorités burundaises ainsi que d'autres acteurs politiques impliqués dans les négociations. Mais Gilbert Beko dit que la question des participants doit être vidée préalablement puisqu'il y en a qui sont poursuivis par la justice. Suivez-le. Le dialogue inter Burundi devrait normalement avoir euh, un calendrier fixe, comme euh, le facilitateur dans le dialogue inter Burundi vient de l'annoncer. C'est une très bonne chose, mais ce qui est important est que nous puissions connaître l'anamnèse des différents protagonistes dans le dialogue inter Burundi. Sinon, on va toujours rester dans la confusion. Les partenaires les techniques et financiers qui financent le dialogue inter Burundi semblent croire que... Les protagonistes sont ceux-là qui ont fait le coup d'État en mai 2015 et ceux qui ont fait les manifestations violentes en avril 2015. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ce n'est pas comme ça que le gouvernement du Burundi le voit et le pense et l'oriente. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a un blocage. Soit on doit négocier la ministre provisoire de ces gens-là qui sont accusés. Et poursuivis par la justice secondaire ou soit il laisse ces gens-là pour de bon jusqu'à l'éternité pour continuer le dialogue avec les autres qui ne sont pas poursuivis par la justice et terminer cela dans les meilleurs délais et d'ailleurs si ce n'est pas cette question qui fait une confusion je pense que le dialogue peut durer et même deux mois ça peut terminer Quels conseils pourriez-vous lancer à ceux qui vont participer dans ce dialogue qui commence prochainement Nous conseillons à toutes les parties prenantes de réfléchir en profondeur comment nous pouvons stabiliser la paix, la sécurité, atteindre la cohésion sociale. Gilbert Bécou, Jean jangwa président de l'organisation Onelope, téléphone avec Joseph Nsabiabandi. Le leader transformatif, c'est un leader où il y a accompagnement entre, entre hommes et femmes pour pouvoir prendre des décisions équilibrées. Cela a été dit par la représentante de l'Association des femmes parlementaires du Burundi, ce lundi, lors d'une formation organisée à l'intention des femmes parlementaires sur le leadership transformatif. La députée Godelive Nenina Hazwe a en outre ajouté que les femmes élues auront à prendre des décisions convenables pour le peuple qui les a élues. Suivez la députée Nina Hazwe Godelive. Nous avons organisé euh, cette session de formation qui contient un thème sur le leadership transformatif. C'est pour que nos collègues parlementaires puissent se comporter en leaders vis-à-vis -vis du peuple qui les a élus. Ici, on apprendra comment prendre une décision convenable, quand la prendre pour l'intérêt du peuple qui nous a élus, nous tous. Cette formation, pour le moment, elle concerne les femmes parlementaires. Il y aura d'autres sessions où nous allons également étendre au sein des autres catégories. Parce que le leader transformatif, c'est un leader où il y a accompagnement entre hommes et femmes pour pouvoir arriver à un développement durable et pour pouvoir prendre des décisions. Une femme ne peut pas prendre une décision à elle seule sans collaboration avec l'homme, de même que les femmes parlementaires ne peuvent pas prendre des décisions sans accompagnement des hommes. Donc les hommes aussi auront à bénéficier de cette formation. Ce que nous attendons après cette formation, c'est que les femmes qui auront bénéficié de cette formation auront à prendre des décisions convenables au moment opportun et pour le peuple qui nous a élus. Sachez que cette session de formation durera trois jours. Je vous l'avais dit, désormais les radios diffuseront les chansons qui auront reçu l'aval de l'Amicale des musiciens du Burundi et cela a compter du, du 1er mars 2017. Le vice-président et porte-parole du Conseil national de la communication, CNC, dit que ce conseil s'est référé sur la loi portant protection du droit d'auteur et des droits voisins. Gabriel evi précise que l'Amicale des musiciens du Burundi aura cette compétence même si c'est un organe privé. Depuis le 1er décembre, nous avons adressé une correspondance au président de Mécanique des Médiciens pour qu'il puisse procéder à l'agrément des chansons nouvellement agréées au Burundi. Il y a une loi qui date de 2005. C'est la loi numéro 1 par 0 21 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins au Burundi. Cette loi protège des artistes et leurs droits. Quelles sont les dispositions qui vous donnent cette habilitation de pouvoir demander à l'amicale des musiciens de valider ou de donner l'aval aux chansons burundaises. Lorsqu'il y a un problème qui s'oppose et qui se répète constamment dans une société, l'administration publique doit prendre toutes les précautions nécessaires pour chercher une solution durable à ce problème. Je vous dirais que le Conseil national de la communication a une compétence générale surtout en consultant la Constitution pour contrôler tout ce qui est diffusé, surtout Le territoire national du Burundi. N'est-ce pas que cela serait une manière de restreindre la liberté de la presse au Burundi Pas du tout parce que quand on, on parle d'une liberté, il faut savoir que la liberté d'une personne commence là où s'arrête celle d'autrui. Dans quelle loi alors tire les compétences l'amicale des musiciens pour pouvoir donner l'aval aux chansons qui se produisent au Burundi Les musiciens, comme tous les autres auteurs, les, les autres artistes, se sont mis en Ensemble pour faire valoir leurs droits se référent sur la loi du 30 décembre 2005, portant protection du droit d'auteur et des droits voisins. Ce n'est pas un organe de l'État, mais c'est un organe privé qui veut défendre ses droits se référent sur un organe de C'est cette loi du 30 décembre 2005. Est-ce que ça sera possible de pouvoir donner l'aval à toutes les musiques, comme nous savons que les radios diffusent les musiques étrangères? Si une ou autre chanson a été approuvée dans le pays d'origine, la chanson peut être diffusée même au Burundi. Si elle est remplie des conditions exigées par la loi portant protection des de droits d'auteur et des droits de, droit de voie. Vice-président de CNC, Gabriel Bihumogane, était au micro d'Alain Désiré Wouke Il est 13h06 à Bujumbura. Je weet pas Isangani Vous je l'essentiel het L'Office bourronné de Rosset-OBR affirme qu'il collabore avec la police, la brigade anticorruption et surtout la population en vue de lutter contre le commerce illicite ou la fraude. Ceci a été dit ce lundi par le commissaire général de l'OBR lors de la journée porte ouverte. Léonard Senhoré a également indiqué qu'une prime, qu prime de dénonciation est accordée à toute personne qui révèle un cas de fraude. Robert, à, à lui seul, ne peut pas donc euh, lutter contre, contre la fraude. C'est pour cela que l'Office secondaire de recettes deux collabore avec euh, tous les organes de l'État qui sont euh, impliqués dans la lutte contre euh, le commerce illicite ou, ou, ou, ou la fraude. Nous collaborons donc étroitement avec euh, la police nationale du Burundi, avec la brigade anti-corruption anti et, et surtout avec la, la population. Parce que vous savez, effectivement, les fraudeurs, ils, ils essaient de se cacher ici et là, mais euh, la population est consciencieuse essaie de, de le dénoncer. C'est pour cela que d'ailleurs, nous avons encouragé la population qui est informée des cas de fraude de pouvoir les dénoncer. Nous avons une ligne gratuite, qui ne paye pas, 0500, et nos agents sont là pour recevoir toutes ces dénonciations. Mais également, nous voudrions ici aussi préciser qu'il y a une prime de dénonciation qui est donnée donc aux populations, à toute personne qui dénonce des cas de fraude. Sinon, les cas de fraude, ce n'est pas seulement à Gatoumba, Vous savez, les fraudeurs, ils se déplacent en fonction de la perméabilité des frontières. Et donc, nous sommes ici à Gatoumba, nous, nous faisons tout pour contre la fraude, mais nous sommes aussi sur tous les points d'entrée, que ce soit au nord, à l'est et au sud. C'est un travail vraiment continu, c'est un travail de concert avec d'autres organes impliqués dans la lutte contre la fraude. Léonard Senhoré, c'est le commissaire général de l'OBR, dont les propos ont été recueillis par Mireille Kanyangé. Sachez que cette journée porte ouverte à l'OBR précède la journée du contribuable qui sera célébrée ce mardi 6 décembre. Et la brasserie et les monaderies du Burundi augmente de 100 francs le prix du consommateur des boissons gazeuses. Ainsi, la bouteille de 30 centilitres passe donc de 600 francs à 700 francs burundais. La Brasserie annonce aussi le lancement d'une nouvelle bouteille de Coca-Cola, 20 centilitres à 500 francs burundais. Le prix, les prix des autres produits Braroudi restent inchangés. Dans un communiqué rendu public ce lundi, la Braroudi explique cette hausse par l'augmentation des prix des matières premières importées, utilisées dans la fabrication des boissons gazeuses. 13h10 à Bonjour Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel Nouvelle des provinces à présent, un jeune homme du nom de Nyongabo Claude est dans la main de la police à Matana. Nous sommes dans la province de Bururi et cela depuis l'après-midi de ce dimanche. Il a été arrêté au marché de bétail de Matana alors qu'il vendait quatre vaches, dont trois qu'il gardait pour son patron. Les détails avec notre correspondant Jean-Pierre Misako. Selon Edouard Vizimana, enseignant d'éducation physique au lycée Matana et propriétaire de trois des quatre vaches qui étaient sur le marché de vaches de Matana, Il a répondu au coup de téléphone de ses voisins qui lui demandaient pourquoi il avait décidé de vendre d'un seul coup toutes ses vaches vers 14h de ce dimanche. Arrivé sur le marché de vaches de Matana, il a été surpris de constater que Nyongavo, Claude, qui venait à peine d'engager comme gardien de vaches, vendait ses trois génisses et une autre d'un voisin. Selon lui, deux vaches étaient déjà vendues et Claude avait déjà empoché autour d'un million de francs burundais. La police de Matana est vite intervenue et a pu arrêter le jeune homme qui commençait à être battu. Les dites vaches ont été remises à leurs propriétaires et les acheteurs ont récupéré leur argent avant que le jeune homme ne soit conduit au cachot de la police de Matana pour interrogatoire. C'est par ruse que Claude avait réussi à obtenir la génisse du voisin d'Edouard prétextant garder toutes les vaches ce dimanche pour récupérer le lendemain des lance des sources policières à Matana. Jean-Pierre Misago, depuis Bourouli, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Plus de 200 000 enfants de la province de Bouanza vont bénéficier de médicaments contre les verminoses et de la vitamine A au cours de la campagne Mère-enfant qui débute ce mardi. Même les enfants de moins de 2 ans seront vaccinés contre la rougeole. Cette campagne se déroulera dans toutes les communes de cette province et le médecin provincial de Bouanza appelle la population à répondre massivement à cette campagne. La population cible, composée de femmes anciennes et enfants, est de 212 896 personnes qui vont bénéficier des médicaments contre les verminoses, la vitamine A ainsi que le vaccin contre la rougeole. Cette campagne appelée « Santé mère-enfant, débite ce soir, mardi » pourrait se clôturer dans trois jours. Et il est prévu de donner la vitamine A à tous les enfants âgés de 6 à 5 à 9 mois, donner à tous les enfants les médicaments contre les verminoses. Ici, ce sont les enfants de 1 an à 14 ans, donner les médicaments contre les verminoses aux femmes enceintes de 4 à 9 mois de grossesse, vacciner les enfants de 1 année et demie à deux ans contre la rougeole, Il est également prévu la sensibilisation envers toute la population sur l'importance du lavage des mains et l'hygiène en général. Le médecin directeur de la province sanitaire de Wuhan appelle la population à répondre massivement à cette campagne dans l'objectif de lutter contre les verminoses, la cécité et la rougeole. Docteur Joël Wigilimana indique également qu'on a prévu plusieurs sites pour ce travail, toutes les écoles primaires, certaines collines qui s'ajoutent au centre de santé. Précisant que cette campagne Santé Mère Enfant est également prévue dans toutes les provinces et le lancement officiel est prévu pour ce mardi en province Gozi. C'est ce Merci, Spé. C'est un certain Gérard Nghoundabanyang qui vient de passer une semaine au cachot de la commune Mourgoui en province Chivito. Il est accusé d'avoir empêché d'ériger le bureau du chef collinaire de Manégué en zone Ngoma. Cet octogénaire trouve que ses droits sont en train d'être bafoués étant donné qu'aucun contrat ne le lie à la commune. Sa famille réclame donc sa libération inconditionnelle. De son côté, l'administrateur de la commune Mouloui dit que ce dossier est pendant devant les instances judiciaires. Sport, football pour terminer ce journal. Le tournoi de la CKFA 2013 des équipes nationales de la communauté de l'Afrique de l'Est ne pourra pas avoir lieu pour des raisons non encore élucidées. C'est du moins ce que déclare le secrétaire exécutif de la Fédération de football du Burundi, Jérémy Manilakiza, indique que ce tournoi aurait dû commencer depuis le 24 novembre de l'année en cours, ce qui n'a pas été le cas. Raison pour laquelle les préparatifs des Enhamba-Murugamba ont été suspendus pour reprendre le championnat national de football en première division, poursuit Jérémy Manilakis. Le, il le secrétariat général de la Secafa nous disait que la compétition de la Secafa réunissant les équipes nationales des pays membres allait démarrer le 24 novembre dernier. C'est pourquoi on avait songé prendre au moins deux à trois semaines de préparation de cette équipe. Maintenant, on ne en fait plus ces préparations parce que la Secafa, il y a eu des problèmes On a attendu et finalement la SECAFA ne nous a pas... Confirmer que euh, le tournoi allait être organisé. On a entendu dans les coulisses que c'est le Kenya qui allait être pays haute. Par après, on a entendu parler du Soudan. Il y a eu marque de moyens. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, comme vous le dites, c'était dans les coulisses parce que la SECAFA nous informait que le Kenya allait abriter ce tournoi. Mais paraît-il que le Kenya aurait accepté, mais sans aucune dépendance de la part de la Fédération Kenyan de football. C'est-à-dire que les équipes qui allaient participer allaient se payer tout et le déplacement et la prise en charge, tout. Et comme vous le savez, c'est pas dans les habitudes de la Secafa. Et puis on a parlé du Soudan, le Soudan qui a promis d'organiser cette compétition, qui a dit attendez, attendez, et puis on a attendu, il ne fallait pas attendre trop parce que le calendrier était chargé. c'est pourquoi on est revenu sur le championnat. Vu euh, le temps qui reste pour que l'année touche à sa fin, il euh, y a l'espoir que ce tournoi de la Secafa puisse avoir lieu. Je ne pense pas, je ne pense pas, tout est-il que nous attendons la décision de la Secafa, mais ça serait vraiment euh, hasardé de croire qu'il va y avoir la Secafa lors de cette année parce que, mais On est au mois de décembre. D'ici à 2-3 semaines, c'est la fin de l'année. Et puis, comme vous savez, il y a la CAN qui démarre au mois de janvier. Pour dire qu'il eh, n'y aura pas de Secafa senior cette année, je pense que c'est une leçon pour les dirigeants de la Secafa. Il faudrait qu'on songe à préparer ces compétitions un peu à temps et pas toujours à la fin de l'année. Il n'y a pas crainte que la Secafa n'organise plus ce genre de tournoi vu ce qui s'est passé cette année Je ne pense pas. D'abord, la Secafa, c'était la zone la plus régulière au niveau des compétitions par rapport aux autres zones qui composent la Confédération africaine de football. C'était une zone qui abrite les compétitions des équipes nationales, des clubs champions des fédérations membres, des clubs qui ont remporté les coupes. Et pour cette saison, on a même organisé les compétitions des filles pour dire que la SECAFA était régulière. En 2007, le Burundi a abrité le tournoi de la SECAFA des équipes nationales juniors. Aujourd'hui, on peut... À de ce tournoi dans notre pays. Oui, on peut croire à, à une possible organisation d'un tournoi de la CKFA dans notre pays. Parce que d'abord, tout pays membre de la CKFA a le droit d'abriter une compétition. Vous savez, en 2007, il y a eu l'organisation de la CKFA U17 au Burundi, qui s'est déroulée au stade des princes Eloui laquelle compétition a, a d'ailleurs été remportée par le Burundi. Et maintenant, au niveau, par exemple, des infrastructures, nous détenons plusieurs stades qui peuvent maintenant abriter les compétitions de la CKFA pour dire que si les autorités s'y mettent à temps et qu'ils en font la demande, rien n'est impossible, le Burundi pourra organiser l'année prochaine ou d'ici deux ans une compétition de la CKF. C'était Jérémy Mandirakiza, c'est le secrétaire exécutif de la Fédération de football du Burundi. Il était au micro d'Evariste Nziko Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Eric Ouimana, la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Un bon après-midi.